Yeah <sweak> je me méfie de la politique Armes chimiques ou bactériologiques Défie toutes les lois de la logique Je vous dis Science, sans conscience N'est que ruines de larmes. Science, sans conscience N'est que ruines et larmes Devant l'escalade de la violence L'homme de Son impuissance Appelle à l'aide Le maître du temps C'est un SOS si tu m'entends Je vous dis Science oh yeah. sans conscience N'est que de l'âme Science sans conscience N'est que ruine de Les océans sont radioactifs Avec les missiles qui réfléchissent la terre un Nem vagy zsemléssé, Et je me méfie de cette politique Armes chimiques ou bactériologiques zsemléssé, toutes les lois de la logique Je vous dis science sans conscience